Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc on va reprendre le tafsir, on continue donc la partie numéro 8 dans le tafsir de Surat Az-Zumar, à partir du verset 41. 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إننا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه، ومن طلّف إنما يضل عليها، وما أنت عليهم.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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا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 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّهُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ومثله معه لفَسَدَ بِهِ مِنْ الصُّعُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ من اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَاهُ نِعْمَةً مِنَّا ثُمَّ إِذَا صَوَّلَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ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 والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيفهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجدين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Inna fi thalika la ayatin li qaumin yu'minun. Na'am donc on va maintenant inchallah commencer l'explication de ces divers, de ces versets. On a lu de 41 au verset 52. 41 au verset 52. Tayyib Donc on va commencer. Cheikh Sadi commence l'explication du verset 41 qui signifie Nous t'avons fait descendre le livre pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, c'est-à-dire quiconque se met sur la guidance. Et quiconque s'égare, s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable de leur propre affaire. Donc le cheikh il explique Sheikh Al-Saadi in yukhbir ta'ala annahu anzala 'ala rasulihil kitabal mustamil 'ala al-haqq fi akhbarihi wa awamirihi wa nawahihi alladhi huwa matat al wa balaahum liman arada al-wusul ila Allah wa ila dar karamatihi wa annahu qamat bihi al 'ala al-'alamin Donc il dit, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous informe qu'il a fait descendre, qu'il a révélé sur son messager le livre qui comprend la vérité dans ses informations, dans ses ordres et dans ses interdictions. Et c'est la source de la guidance, et c'est la matière de la guidance, et c'est une transmission qui est faite à celui qui veut arriver à Allah Subhanahu wa Ta'ala et à la demeure de sa générosité et de sa noblesse, c'est-à-dire le paradis. Et c'est par celui-ci que la preuve d'Allah a été établie sur les mondes. <inaudible> « wa فإن فعل ذلك فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه ومن ضل بعدما تبين له الهدى فإنما يضل عليها لا يدق الله شيئا وما أنتم بما أنت عليهم بوكيل تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء إنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما ما أمرت به Donc, le sheikh, il explique, il dit celui qui a été donc la suite du verset donc, celui qui s'est mis sur la droiture et sur la guidance par la lumière hein, par sa lumière, la lumière d'Allah le Coran la guidance et qui a suivi ses ordres qui a suivi les ordres d'Allah alors le bienfait de cela revient à lui et celui qui s'est égaré après que lui ait été clarifiée la guidance, alors il ne fait que s'égarer à, à son détriment, à son propre détriment. <rire> « ce n'est pas toi qui es responsable, hein, tu n'es pas responsable d'eux, pour garder ce qu'ils font, ou les cal calculer ce qu'ils font, hein, ou faire leur, leur, leur, rendre, leur demander des comptes, ou les forcer. » à faire ce que tu veux tu n'es que, que quelqu'un qui transmet tu ne fais que transmettre et euh, faire parvenir euh, leur faire parvenir ce que tu as été ordonné de leur faire parvenir comme euh, information comme ordre et comme interdiction de la part d'Allah ça c'est le verset 41 qu'est-ce que le euh, il mentionne à ce sujet là إي تفسير الكثير كثير ويقول تعالى مخاطبا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى سادرس أ son prophet il lui parle il lui parle en disant إن أنزلنا عليه الكتاب إن أنزلنا عليك الكتاب يعني القرآن للناس بالحق أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به فمن تافل فلنفسه ا فانما يعود ذلك الى نفسه وان على نفسه نذير والله على L'Imam Al-Saadi Al a dit que Allah a fait descends sur toi le livre, c'est-à-dire le Qur'an pour les, pour les gens en toute vérité, c'est-à-dire pour tous les hommes, et pour tous les djinns hein, pour toute la création pour qu'il soit averti par celui-ci, donc celui qui est guidé, cest qui s'est mis sur la guidance le bienfait de cela revient à lui-même revient uniquement à lui-même et celui qui s'est égaré eh bien, il s'égare uniquement à son détriment. Et le, le, le mal de ça ne revient qu'à lui-même, il ne fait aucun tort à Allah subhanahu wa On n'était pas responsable de, de voir à, à ce qu'ils soient guidés dans le sens que ton devoir c'est uniquement de les avertir hein, et de leur transmettre le message. S'ils si acceptent c'est pour eux-mêmes et s'ils refusent c'est contre eux donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le verset suivant Allahou yatawafal anfusa hina mautiha wal lati lam tamud fi manamiha fa yumsikul lati qadha alayha almout wa yursilu l'ukhra ila ajalim musamma inna fi dhalika la aiyat illi qawmi yatafakkarun Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui, à, à, à, à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie l'autre jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc euh, il dit ici. يخبر تعالى ala, المتفرد mutaferridu bitta sorrufi bil ibad. Fihali, fihali, jakavati him wa naw mi wa mauti Fakal, Allahu jata waffel anfuzachina mautiha. Wahazi wa al hogy Allah à contrôler qu'est-ce qui se passe avec ses serviteurs. Et ça, c'est que ce soit dans l'état où ils sont réveillés ou lorsqu'ils dorment. Et que ce soit dans l'état où ils sont dans la, en vie ou lorsqu'ils sont morts. Donc, c'est Allah qui, qui contrôle leur état dans toutes ces situations différentes. Et Allah subhanahu wa mentionne que Allah wa ta'ala, c'est lui qui reçoit les âmes au moment de leur mort. C'est-à-dire, ça c'est lorsqu'ils meurent, la grande mort. La, la grande mort. La, la, lorsque Allah subhanahu wa retient leur âme, définitivement, dans le sens qu'ils ne vont plus revenir à la vie après. Il dit, « il dit وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه, وأعوانه كما قال تعالى كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفردون لأنه يضيف إلى نفسه أنه الخالق المدبر ويضيفها إلى باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. Oui, donc c'est Sheikh Taala Euh, et euh, qui, qui prend les âmes et qui retient les âmes, et il, il euh, attribue cette action-là à lui-même, à sa personne. Et cela ne vient pas nier le fait que Allah qu'Allah a chargé l'ange de la mort ainsi que ses, ses, ses aides, l'ange de la mort et ceux qui l'aident pour aller prendre les âmes euh, des gens qui meurent au moment de leur mort. Donc le fait qu'Allah attribue cette action-là à sa personne ça n'est pas hein, que ce soit les anges de la mort qui viennent prendre les âmes et euh, il mentionne ici deux versets <coughs> le verset c'est <coughs> à dire que euh, c'est l'ange de la mort qui, va, qui prend vos âmes Celui qui a été chargé de vous, hein? et l'autre verset, jusqu'à ce que vienne à l'un d'entre vous la mort, l'ange, euh, nos messagers prennent, prennent hein, son âme, et il ne, hein, il ne manque pas à l'ordre, à l'ordre qui leur a été ordonné et donc euh, le shaykh il dit parce que Allah il, il, il, parfois il attribue euh, des choses à sa personne par rapport au fait qu'il est leur créateur et celui qui les, qui les contrôle donc il attribue euh, euh, les quelques actions qu'il fait par rapport à ses créatures il attribue l'action à lui-même du fait que c'est lui le créateur et c'est lui le, qui gère et qui contrôle tout et parfois il l'attribue à, à sa cause c'est-à-dire il attribue cette action-là à, à sa cause dans le sens qu'il euh, fait partie de, de, de sa règle et de sa manière d'agir et de sa sagesse de, de faire qu'il y ait pour chaque chose euh, une cause c'est lui qui a voulu qu'il y, euh, y ait pour chaque chose une cause et donc parfois il attribue cette action ou cette chose à sa cause mais ça n'implique pas Donc ça veut pas, ça nie, le fait qu'il l'attribue à sa cause ça n'est pas que c'est lui qui est au-dessus de, de ça et qui, qui, qui a créé les causes et qui euh, met les causes en place et le fait qu'il l'attribue à sa personne ça nie pas non plus qu'il y ait des causes hein? Donc ça c'est un petit point que Cheikh il explique ici ensuite il dit ainna donc on a, on a après je Allahu yatawaffa anfusahina mawtaha on a expliqué cette partie après la suite du verset wallati lam tamut fi manamiha ah voilà. c'est-à-dire ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil le cheikh al-ti wa hadhihi al-mautah as-sughra ay yumsik an-nafs allati lam tamut fi manamiha Donc il, euh, le chef, il dit que ça, c'est la petite mort, c'est-à-dire le sommeil. Le sommeil, il est appelé la petite mort, c'est-à-dire lorsque Allah prend l'âme de la personne qui n'est pas encore morte durant son sommeil. <UR initial language> وهي <raidotek> نفس Donc le chef explique, il dit que Allah retient celle, il retient de ces deux âmes l'âme pour laquelle il a décrété la mort c'est-à-dire c'est l'âme qui, qui, qui est morte ou pour laquelle il a prédestiné ou décrété la mort durant son sommeil et il renvoie l'autre c'est-à-dire l'autre âme il يعني Il, il renvoie l'autre à un, à un autre délai ou à un terme qui a déjà été préfixé pour plus tard. C'est-à-dire pour que cette âme-là puisse aller compléter qu'est-ce qui a été prédestiné pour elle comme subsistance et comme euh, terme qui a été fixé à l'avance. <inaudible> Le chef il dit... على كمال اقتداره وإحيائه, وإحيائه الموتى بعد موتهم وفي هذه الآية تليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن وأن وأنها مخلوقة ومدبرة يتصرف الله فيها في الوفاة والامساك والارسال و Donc le Shaykh dit: euh, La fin du verset, il y a certainement là des preuves pour les gens qui réfléchissent, c'est-à-dire qui réfléchissent sur la perfection de sa prédestination sur comment il fait vivre et il fait mourir hein, comment il les fait revivre après leur mort hein, sur la perfection de sa prédestination et sur comment il les fait revivre après leur mort donc le chef il dit ensuite et dans ce verset il y a la preuve que l'âme que l'âme et l'esprit c'est un, un corps qui est indépendant C'est un c'est un corps qui est indépendant du corps physique, c'est-à-dire l'âme, c'est une matière, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ici c'est mentionné un corps, le Chiré dit que l'âme et l'esprit c'est quelque chose qui est indépendant, c'est dans ce sens-là qu'il dit, c'est quelque chose qui est indépendant du corps, c'est-à-dire c'est dans le corps, mais c'est séparé, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du corps qui est différent dans sa, dans sa substance, dans son essence, que le corps. L'âme, elle a une essence différente que celle du corps. Et il dit, elle est créée et elle est contrôlée par Allah, et c'est lui qui la gère euh, dans, sa, dans le fait qu'il la prenne, dans le fait qu'il la retienne, dans le, dans le fait qu'il la renvoie dans le corps. Et les âmes des vivants et des morts se rencontrent dans le barzard. Les âmes des vivants et des morts se rassemblent ou se rencontrent dans le barzard. Le barzard, c'est l'endroit où les âmes sont après la mort hein, et où ils attendent le jugement dernier. Donc, elles se réunissent dans le barzard et elles parlent entre elles. Et Allah subhanahu wa ta'ala renvoie les âmes des vivants et garde les âmes des morts. Donc, ça, c'est ce que le Cheikh a dit ici. Ensuite, il explique, on explique le verset 43 et 44 qui dit, « Amit takhadou <shrouf> min dunillahi shufa'a »« Awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqiloun » Kul lillah C'est-à-dire ont-ils adopté en de Allah, des intercesseurs Quoi? Dis, oh Muhammad Quoi? même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison oh L'intercession tout que vous serez ramené. Donc ça c'est des versets qui parlent et qui expliquent hein, la, la question de l'intercession. Ça c'est verset, des versets qui parlent de l'intercession et donc ça clarifie des aspects du Tawhid. Hein, aussi, clarifie des aspects de, du tawhid. Donc on va lire le, le, le tafsir, qu'est-ce qu'il dit ici ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم قل لهم مبينا جهلهم وأنهم لا تستحق شيئا من العبادة أو لو كانوا أي من اتخذتم من الشفعاء لا يملكون شيئا أي لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بل ليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا به لأنها جمادات من أحجار وأحجاء وأشجار وصور وأموات فهل يقال إن لمن اتخذها عقلا أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما دونك لشيخ إلزي Allah subhanahu wa nie à celui qui prend euh, en dehors de lui un intercesseur, des intercesseurs, et qui s'accroche à ceci, et qui s'attache à, à ceci en leur demandant et en les adorant. Donc, Allah subhanahu wa ordonne à son prophète de leur dire, hein, en leur clarifiant leur ignorance, qu'elles ne méritent rien de l'adoration. Ces choses-là qu'ils ont pris comme intermédiaires et intercesseurs, ne mérite rien de l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit na Shayan. Donc awalaukani. C'est-à-dire, quoi? Même s'ils ne détiennent, c'est-à-dire ce que vous avez pris comme intercesseur, même s'ils ne détiennent rien, qu'ils ne, ne détiennent rien et donc le cheikh il élabore là-dessus sur qu'est-ce que ça signifie rien il dit ils ne détiennent même pas la, une atome le poids d'une atome dans les cieux ni sur la terre et, ni, et, et même rien de plus petit que ça ils ne, ils ne détiennent même pas quelque chose de plus petit que l'atome ni plus grand et il dit même qu'ils n'ont même pas de raison Pour réfléchir par lesquels il mériterait d'être, euh, il mériterait d'être glorifié par lesquels par laquelle il mériterait d'être glorifié car ce sont des objets inertes ou des choses inertes comme des roches, des arbres, des, des images, des statues ou des, ou des morts. Donc vous prenez ces choses là comme intermédiaires. Hein? Donc, le chèque dit, est-ce qu'on va dire à propos de celui qui agit de cette façon et qui prend ces choses-là comme intermédiaire entre eux et Allah et Ani, on va dire à leur sujet qu'ils ont une raison? Ou bien on va dire à leur sujet plutôt qu'ils sont les plus égarés et les plus ignorants et les plus grands en injustice? Et le verset 44, « Qu'alli l'Allahi shafa'atu jamia'a » قل لهم شيخي قل لهم لله الشفاعة جميعا لأن الأمر كله لله وكل شفيع فهو يخافه ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه فإذا أراد فإذا أراد رحمة فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع rahma pour les Donc le cheikh dit dit oh Muhammad à ces gens-là à ceux qui prennent des associés ou des intermédiaires hein à ceux qui prennent des intercesseurs ou des intermédiaires en dehors d'Allah dit leur dit la, la, la euh, c'est Allah seul Qu'appartient appartient l'intercession toute entière C'est Allah seul qui appartient l'intercession toute entière parce que Tout l'ordre lui appartient à lui seul L'ordre n'appartient qu'à Allah seul hein? Et personne ne détient rien de cet ordre Et tout intercesseur A peur d'Allah Et il est incapable D'intercéder Pour quiconque auprès d'Allah Excepté par sa permission Donc si Allah Veut la miséricorde Pour son serviteur Il donne la permission à l'intercesseur, au noble intercesseur, de venir auprès de lui hein, et d'intercéder auprès de lui. Et, et c'est par miséricorde pour les deux. C'est-à-dire, c'est une miséricorde pour l'intercesseur, celui qui vient pour intercéder, et celui pour qui on intercède. C'est une miséricorde pour les deux, que Allah a fait en permettant ça. Et il dit, « أن الشفاعة كلها له بقوله له ملك السماوات والأرض أي جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة ثم إليه ترجع الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى في المساعدة ي確認 بالنسبة que l'intercession tout entière n'est qu'à lui, ne lui appartient qu'à lui en disant, c'est à lui qu'appartiennent les, roya les royaumes des cieux et de la terre la royauté des cieux et de la terre c'est-à-dire tout ce qui est dedans dans les cieux et dans la terre comme être vivant ou comme, euh, comme action ou comme attribut hein? donc Tout ça, ça lui appartient. Et c'est l'obligation, donc, pour nous, c'est de demander l'intercession à celui qui la détient. C'est-à-dire à Allah, et non pas à des créatures ou à des morts, ou à des saints, ou à des prophètes, ou à des anges, ou autres. Hein? Si on veut l'intercession, on la demande à celui qui la possède, à celui qui est son maître, c'est-à-dire à Allah. Et si quelqu'un la demande à un mort, ou à un saint ou à un ange qui, ou quelque chose d'autre en dehors d'Allah, eh bien il commet le shirk. À moins qu'on demande à quelqu'un qui est vivant d'intercéder comme si on était vivant à l'époque du Prophète hein, et qu'on lui demandait d'intercéder pour nous et de demander à Allah pour nous, ça c'est une chose. Ou bien au jour de la Résurrection ce sera permis aux gens d'intercéder en demandant de demander l'intercession au prophète parce qu'il sera vivant à ce moment-là il sera là, il sera présent mais après la mort, non et c'est ça qui fait que beaucoup se sont égarés parmi les Sufis, les, les gens de, de, de béda, les adorateurs des tombes eux, ils ne veulent pas faire de, de différence et de distinction entre l'état des vivants et des morts et ils pensent que le prophète sera alayhi Quand on dit qu'il est vivant dans sa tombe, il pense que ça veut dire qu'il est vivant comme dans la vie de cette vie d'ici-bas, quand il était dans ce monde. Et qu'on a le droit de faire, euh, par rapport à, au prophète, on a le droit de lui demander tout ce qu'on pouvait lui demander durant sa vie. Et ça, c'est, bien entendu, c'est de l'ignorance et de l'égarement. Puisqu'il y a une différence entre la vie et la mort. Personne peut nier ça. Et la vie du Barzach, la vie du Barzakh après la mort et avant le jugement dernier, c'est une vie qui est différente de cette vie d'ici-bas qui n'est pas gérée par les mêmes règles ou les mêmes lois que les lois de cette vie d'ici-bas, et les, les, gens qui, les, les âmes qui sont dans le Barzakh, elles ne peuvent pas hein, revenir à, à la vie ou bien aider la personne qui euh, est dans ce monde. Et eux-mêmes ne peuvent rien faire, même pour leur propre personne. Alors, comment pourraient-ils faire quelque chose pour quelqu'un d'autre? Encore moins. Ensuite, Na'am, on va expliquer ce qu'il dit par la suite, dans le verset. Donc, on doit demander l'intercession à Allah seul, parce que c'est lui son maître. ثُمَّ ilayhi san jazi al mukhlis lahu bis sawab al jazil wa man ashraka bil adab al wabil donc euh, c'est vers lui que vous retournerez et il va euh, rétribuer la personne qui était sincère envers lui et qui, qui, qui lui voit un culte pur par une grande récompense généreuse et celui qui a commis le shirk avec lui Eh bien, il va le rétribuer par le châtiment, un dur châtiment. Dans le Cher, il explique les versets suivants 45 et 46. Il dit 45 et 46. Oui, si le Dieu de tous les cœurs, les cœurs qui ne croient pas dans l'au-delà, قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى في هذه الايات لا الشيخ يشرح دي يذكر تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم انهم iza ذكر الله tawhidan lahu wa umira الدين له وترك ما lahu wa tark الله annahum yashma'uzun wa yanfuruna wa yakrahuna dhalika karaha le cheikh Allah subhanahu wa nous ici, a lu 45 et 46. Euh, et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de Lui, les voilà qui se réjouissent. Dis, ô oh Allah, Créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce qui, euh, de tout ce que le monde ignore, comme de ce qu'il perçoit, c'est Toi qui jugeras entre tes serviteurs sur ce sur quoi ils divergent hein? donc euh, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous informe dans verset 45 de l'état des mouchriquins et de ce que et de ce qu'implique leur shirk et de ce que leur shirk leur fait hein, avoir comme réaction ou leur fait faire c'est à dire que lorsqu lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné hein, seul Et qu'on n'associe rien avec lui On mentionne uniquement Allah Et qu'on ordonne d'adorer Allah En lui voyant un, une adoration pure Et un culte pur uniquement pour lui Et de rejeter tout ce qui est adoré En dehors de lui Eh bien les cœurs, de, les cœurs de ceux qui y en, y Ne croient pas en l'au-delà Se crispent Hein Ce Christ, ils se, se remplissent de, de dégoût. Et il s'enfuit de ça. Et ils détestent cela de, de la plus grande haine et du plus grand dédain. il, re, il déteste qu'on adore Allah seul et qu'on ne mentionne pas d'autres avec lui. Et lorsqu'on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, le cheikh il dit... من الأصنام والأنداد ودع الداعي إلى عبادتها ومدحها إذا هم يستبشرون بذلك فرحا بذكر معبوداتهم ولكون الشرك موافقا لأهوائهم وهذه الحال أشر الحالات وأشنعها ولكن موعدهم يوم الجزاء فهناك يؤخذ الحق منهم Wa ينظر هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا؟ Donc le sheikh, il explique, il dit et lorsque et lorsque ceux hein, ceux qu'ils qu adorent en dehors de, de Allah سبحانه و sont mentionnés comme parmi les idoles et parmi les qu'ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes les saints les anges hein, comme les chrétiens par exemple quand ils mentionnent Jésus ou Marie ou les saints ou, hein, il y a la même chose pour les gens des autres religions qui adorent des idoles ou des statues ou des prophètes ou des anges ou des saints ou des tombes ou des esprits ou des djinns ou peu importe quest ce qu'ils adorent en dehors d'Allah lorsqu'on mentionne d'autres en dehors de lui les voilà qui Ils se réjouissent. Ils se réjouissent de cela. Pourquoi? Parce que... Ils aiment le shirk. Ils se réjouissent qu'on mentionne le nom de ce qu'ils adorent, des, des objets qu'ils adorent, des choses qu'ils adorent. Parce que le shirk est en accord avec leur passion. Hein Et ça, c'est l'état c'est un état qui est parmi les pires de tous les états, hein, et parmi les plus laides. Mais, ils, leur, leur euh, rétribution, et leur, yani Allah wa ta'ala, yani il, il leur a promis, une, au jour de la rétribution, qu'ils seront, qu'ils euh, ils ont, ils ont une, euh, un rendez-vous avec Allah wa au jour de la rétribution, Et c'est à ce moment-là Que Allah subhanahu wa Va reprendre de son droit Et on va, on va À ce moment-là on, on va les regarder Et on va leur dire Est-ce que, est que vos idoles Ou vos divinités Vous ont servi à, à quelque chose Celles que vous invoquiez En dehors d'Allah subhanahu wa Et le verset suivant « Et le Kulillāhum mā faṭir al-samaāt wa الغيب الذي غاب عن وعلمنا الذي نشاهده. la suite, la suite, ensuite le verset il Allah s.W.T. Il, il dit, dit au Muhammad, Oh Allah Le créateur des cieux et de la terre C'est-à-dire celui qui les a créés Et qui gère tout ce qui se passe dedans al C'est-à-dire Celui qui a la connaissance De ce qui est caché à nos yeux Et, à, et, dans notre, et caché de notre connaissance De notre savoir C'est-à-dire le connaissance de l'invisible Et de ce qui est apparent Allahinu qu Shahidu, qu'est-ce qu'on peut voir avec nos yeux? Antatahkum bayna iba di kafima can fini artalifun. Tadir Yani, c'est toi qui jugera entre tes serviteurs sur ce sur quoi ils divergeaient. Et le ça il divergeait. And the اختلاف الموحدين المخلصين القائلين إنما إن ما هم عليه هو الحق وإن لهم الحسن في الآخرة دون غيرهم والمشركين الذين اتخذوا من, دون من دونك الأنداد والأوسان وساووا فيك من لا يسوى شيئا من لا يسوي شيئا و توك راية التنص وست عندذهم ووشأز عند وأ مع هذا أنههم على الحق ويرهم على البعطل و لهم الحصن. Donc le Sheikh il explique que la plus grande des divergences qui existent dans le monde, c'est la divergence entre les, les gens du Taushid les gens qui sont sur les classes, la pureté de l'adoration dans la seul, et qui disent qu'ils sont sur la vérité. Les gens du Tawhid disent qu'ils sont sur la vérité et qu'ils auront le paradis, hein, et la bonne, la belle récompense dans l'au-delà, en dehors des autres, les autres qui font le shirk, eux, ils n'auront pas la belle récompense. Et la, la divergence entre eux et les mouchriquines qui ont pris des idoles en dehors de toi et des égaux et qui, les, qui ont mis à égalité avec toi ce qui, qui, euh, qui ne vaut rien. Hein? Ils ont mis en, à égalité avec toi ce qui, qui ne vaut rien. Et ils t'ont diminué et manqué de respect au plus haut, au plus haut point, au plus haut, de la plus grande façon. Ils t'ont dénigré et manqué de respect, et ils se sont réjouis lorsqu'ils ont mentionné ou lorsqu'est mentionné leurs idoles, et ils se sont sentis euh, dégoûtés et crispés lorsqu'on a, lorsqu a man, mentionné ton, euh, seulement euh, ton rappel à toi ou ta mention à toi seul. Et ils ont cru qu'ils étaient sur la vérité en dehors des autres et que les autres étaient sur la fausseté. Et que c'est eux qui allaient avoir la bonne conclusion. Hein? Donc ça, c'est la réalité de la plus grande divergence qui existe entre les hommes. La divergence entre les gens du tawhid et les gens du shirk. Et euh, le shirk, dit, « Inna amanu al-ladina hadu nasara sabi إن ladheena amanu wal ladheena hadu was-sabeeen wan-nassara wal majus wal ladheena ashraku inna Allaha yafsil baynahum yawm al ala kulli shay'in shahid Donc le, le El Allah subhanahu ta'ala Ceux qui ont cru et les juifs et les les, ceux qui les étoiles et use... euh les, les, les, les, les gens oh, uh, qui les étoiles les choses comme ça. Majus les chrétiens et les majus. Les gens qui les majus c'est les zoroastriens. ceux qui ont commis shirk de façon générale. Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre eux. Inna allaha yasszilló baynahum yom al-qiyyára, un de la résurrection. Inna allaha ala kulli Allah subhanahu wa ta'ala est cert témoin de toutes choses. Én Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre toutes ces créatures-là. Ensuite, le shéhi'f, il -zi. وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِالْفَصْلِ بَيْنَهُمْ بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ هذان خصمان اختلفوا في اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود لهم ولهم قامع من حديد إلى أن قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه وعموم حكمه بين عباده ف التي نشأت عنها المخلوقات وعلمه المحيط بكل شيء دال على حك حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه بعمالهم وخير خيرها وشرها وبما جزائها وخلقه دال على علمه ألا يعلم من خلق. Donc le chef il explique Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé déjà de la conclusion de ce jugement lorsqu'il va trancher entre les hommes au jour de la résurrection. Et il a mentionné des versets dans le Surat Al Hajj. <coughs> les, les versets en question c'est euh, jusqu'à du verset 19 à 21 et les versets qu'il a cités c'est les versets 19 à 21 dans le surat Al-Hajj dans lesquels Allah subhanahu wa mentionne les deux, les deux groupes qui se sont divisés parmi les hommes à propos d'Allah c'est les, les gens du tawhid et les gens du shirk sur la terre donc Allah wa dit dans le verset 19 dans le surat Al-Hajj voici deux clans adverses qui se disputaient au sujet de leur Seigneur à ceux qui ne croient pas on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau, et ils auront pour eux des maillets de fer. Hein? Et la suite du verset ça dit versets vingt-deux et vingt Toutes les fois qu'ils voudront en sortir à la détresse pour échapper à la détresse, On les y remettra et on leur dira, goûtez au châtiment de la fournaise. Certes, Allah introduit ceux qui croient et font des bonnes œuvres. Ça, c'est l'autre groupe, hein, le premier groupe, ceux qui font le chef, Ça, c'est qu'est-ce qu'Allah a préparé pour eux. Et maintenant, ceux qui sont sur le tawhid, <coughs> le verset 23. Certes, Allah, a, Allah introduit ceux qui, font, euh, ceux qui croient et font des bonnes œuvres au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles. Et leurs vêtements, ils seront de soie. Donc ça, c'est les exemples de que Allah a mentionné par rapport à son jugement. Et comment sera la conclusion de ce jugement. Ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés vers le chemin du digne de louange. Et là, donc, ça c'est des versets que le, le Cheikh a mentionné, du Coran, par rapport à ça, et ici il dit, ensuite il mentionne d'autres versets qui disent, Et ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shelk, ceux, ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur, leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shelk, ceux-là seront en sécurité et ils sont les bien guidés. Hein? <mérés> et il mentionne le dernier verset dans lequel Allah s. a dit celui qui quiconque fait le shirk avec Allah, hein, alors Allah lui a interdit le paradis et sa destination, sa destination sera l'enfer. Celui qui fait le shirk avec Allah, associé avec Allah dans l'adoration. لقد حرم الله عليه الجنه rendu le paradis pour lui haram hein, interdit وماواه et sa destination sera l'enfer وفي هذه الايه بيّن عموم خلقه donc le cheikh il, il explique qu'il dit que dans, dans ce verset a Il y a la peur ou il y a l'explication du, du sens général de la création d'Allah que c'est lui qui a tout créé sa science générale de toutes choses le fait qu'il connaît toutes choses sa science générale Et également, le sens général du fait que c'est lui qui va juger entre ses serviteurs. anha al et, et de sa toute-puissance, de, euh, de laquelle est venue toutes les créatures, c'est-à-dire Allah il a créé toutes ces créatures-là par sa puissance, et par sa science qui enveloppe toute chose et qui indique, et qui montre également qu'il va juger entre ses serviteurs, et qu'il va les faire ressusciter, et sa, et sa connaissance de leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et la, la, la proportion de leur rétribution, et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme rétir, rétribution. <thédur> Et la création d'Allah s.w.t est une preuve hein, et prouve sa science infinie et complète de toutes choses. Allah ya'lamu man khalaq. Celui qui a créé ne va pas-t-il savoir ou connaître? Bien entendu, donc le shaykh il mentionne ça, ensuite il dit... Il, est, il, est, il mentionne l'explication de, de, des versets suivants, 47 et 48. Et si ceux et wa bada lahum sayiat ma kasabu wa haqa bihim ma ce verset là ça signifie si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre et autant encore ça dirait plus encore ou semblable à ça encore il l'offrirait comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection et leur apparaîtra de la part d'allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis et ce dont ils se raillaient les enveloppera. Donc, le shaykh il explique ça. Il dit, le le entre ses serviteurs." وذكر ما قالت المشركين وشناعتها كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامة فأخبر أن لهم سوء العذاب أي أشده وأفضعه كما قالوا أشد الكفر وأشناعه وأنهم على الفرض والتقدير لو كان لهم في الأرض جميعا لو كان لهم ما في الأرض جميعا من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأساسها ومثله معه ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب وينجو منه wala min Yawma la wala illa man atallaha salim Donc le shaykh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ici qu'il est le juge entre les êtres humains et entre les serviteurs et il mentionne la parole des mouchriquins il a mentionné la parole des mouchriquins et la laideur de cette parole dans les versets précédents et il a mentionné que les âmes ont le désir et l'envie de savoir ce que Allah va faire avec eux au jour de la résurrection, alors Allah leur a informé qu'ils auront le plus mauvais des châtiments, c'est-à-dire le plus dur et le plus sévère hein? de la même manière que eux ont dit la parole la plus la plus laide et la forme de mes créances la plus, la plus grande en faisant le shirk ou en yant où en Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que également Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite que si on suppose hein, que s'il possédait tout ce qui est sur la terre comme or comme argent comme perles et comme, euh, an, comme animaux comme arbre, comme culture et tout ce qu'il y a sur la terre comme contenant et comme parure et comme meuble ou autre chose et, et, tout, et tout ça euh, quelque chose de semblable avec et qu'il l'aurait puis que, au jour de la résurrection ils arriveraient avec tout ça et qu'ils le dépensaient ou qu'ils le donnaient en échange de, de se faire libérer ou d'être épargné du, du châtiment pour en être sauvé, rien de cela ne serait accepté. Et ça ne pourrait en rien les, leur profiter hein, et les sauver du châtiment d'Allah. Et il mentionne le verset dans lequel Allah a dit « Le jour où nul a nul bien et aucun enfant ne pourra profiter ». C'est-à-dire le jour où nul bien Et ni enfant ne pourra profiter ou aider excepté à celui qui vient à Allah hein, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur pur un cœur sain c'est-à-dire un cœur de quelqu'un qui n'a pas fait le shirk qui n'a rien associé avec Allah qui a été hein, sur le tawhi il dit dans le verset 48 ensuite وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. دكتور عنفيد، انفسك عنفيد. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أي ظنون من الصخة العظيم والمقت الكبير؟ قد كانوا يعني قد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا أي الأمور التي تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعد والعذاب الذي نزل بهم وما حال عليهم من العقاب نعم du verset 48 le verset 48 qui dit et leur apparaîtront les méfaits verset 47 et 48 <rire> et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis et ce dont ils se raillaient les, en, les enveloppa et la fin du verset 47 et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé <rire> donc Euh, le sheikh, il explique ça en disant, c'est-à-dire, il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, de la, de la grande colère hein, et de la grande haine qu'ils n'avaient jamais jugé. Ils n'avaient jamais pensé cela pour eux-mêmes. Ils avaient jugé pour eux-mêmes autre chose. Et la, la, le, la, les méfaits qu'ils ont commis leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis leur apparaîtront. Donc, euh, c'est des choses qui, les méfaits des, des choses mauvaises qu'ils ont commis, et bien, la laideur de ces choses-là va leur paraître et ça va leur faire du tort, ça va leur faire, ça, ça va leur faire un grand mal. À cause de ce qu'ils ont acquis, à cause de, de ce qu'ils ont fait, et ce dont ils se raillaient, hein, va les envelopper, c'est-à-dire de la menace et du châtiment qui est tombé sur eux. Hein. Et là, donc on va voir par la suite qu'est-ce que dit l'Imam al-Nukhazir dans son tafsir à ce sujet, il n'y a, a pas grande grand différence avec qu ce que le Cher Sa'adi a expliqué. C'est exactement la même chose. Ensuite, les versets 49 et euh, 49 à 52. Donc, nous on va faire 49 à 50 à 52. Donc, les versets suivants. <sighs> بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون quand un malheur touche l'homme il nous invoque quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part il dit je ne la dois qu'à qu ma science c'est une épreuve plutôt mais la plupart d'entre eux ne savent pas <tus> Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux, mais ceux qu'ils ont acquis ne leur servit à rien. Donc on, va, on va expliquer cette partie. Euh ثم إذا خولناه نعمة منه أو نعمة منا فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عدا بربه كافرا ولمعروفه منكرا قال إنما أتيته على علم أي علم من الله أني أهل أني له أهل وأني مستحق له لأني كريم عليه أو على علم مني بطرق تحصيله. Donc, yani, lechir il explique que Allah سبحانه وتعالى, nos informe de l'état de l'être humain et de sa nature. C'est-à-dire que lorsqu'un mal le touche, ou une maladie, comme par exemple une maladie, ou une difficulté, ou un malheur, une détresse, hein? Il nous invoque... Hein, il nous invoque... En implorant... Pour qu'on... Le délivre de ce qui est tombé sur lui... Si par la suite... On le délivre... De ce malheur... Comme une miséricorde... Une grâce de notre part envers lui... Et qu'on enlève sur lui... qu'on le délivre de ce mal... Qu'on lui enlève cette difficulté Il retourne, hein, à, il, retourne il, remet, il, il remet Ou il renvoie Il revient à son Seigneur mécréant il redevient mécréant Et il devient ingrat Et il refuse d'accepter le bien de, de reconnaître le bien Que Allah lui a fait Après que Allah l'ait délivré قال إنما أتيته على علم. Il dit c'est quelque chose, que que je ne dois qu'à ma science. Il dit c'est quelque chose que je ne dois qu'à ma science. Ça c'est une explication du verset. Et le chef il explique d'une autre façon aussi. Il dit قال إنما utituhu ala على C'est-à-dire c'est quelque chose que je ne détiens que par la que par la science d'Allah. C'est-à-dire, il dit que moi, je, je, je mérite ce que Allah m'a donné. C'est quelque chose que je mérite parce que je suis euh, noble pour lui. Je suis, suis quelqu'un de noble à ses yeux. Hein? En voulant dire que si Allah m'a guéri, ou si Allah m'a sauvé, ou si Allah m'a donné la richesse, c'est parce que à ses yeux, j'ai une grande importance, une grande valeur. Hein? s'il m'a comblé de cette grâce ou qu'il m'a donné cette chose ou qu'il m'a guéri et qu'il m'a délivré ou bien une autre interprétation c'est l'interprétation qui est mentionnée dans la, dans tra dans la traduction c'est-à-dire je ne détiens ce, cela que par une science hein, que par ma science c'est-à-dire que c'est à cause de ma science que j'ai réussi à me sauver de, ces, de ce malheur ou de ce problème il, hein, il attribue ça à lui-même ou bien il attribue à Allah mais comme si en voulant dire il prend les choses pour acquis que même s'il va dans la désobéissance par la suite il n'est pas reconnaissant il pense que c'est quelque chose de bien pour lui c'est à dire que Allah lui donne du bien et lui il, il, il réagit par de l'ingratitude et par de la mécréance par la suite et il pense qu'il peut continuer dans cette voie-là et que Allah est satisfait de lui et qu'il mérite ce que Allah lui donne malgré qu'il ne fait pas ce que Allah lui ordonne. Hein? Et il persiste dans cette voie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite: "Qala ta'ala bal hiya fitnatun yabtali Allah bihi ibadahu linzur man ولكن اكثر اكثرهم لا يعلمون فلذلك يعدون الفتنه منحه ويشتبه عليهم الخير que c'est une épreuve en réalité pour eux c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils -ce qu ont reçu comme délivrance hein, et comme bien et eh bien ça, en réalité c'est une épreuve pour eux Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose de bien. C'est une épreuve pour voir si, euh, ils vont être reconnaissants ou bien s'ils vont être ingrats. Mais la plupart des gens ne savent pas. Hein, la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire, certains, certains d'entre eux, ils voient ça, cette fitna-là, ils la voient comme une grâce, comme Un, un don que Allah leur fait un cadeau et ils, sont, ils ne voient pas ou ils n'arrivent pas comme il faut à distinguer entre le bien qui est pur hein, et qui est entier, complet et qu'est-ce qui pourrait être une cause de bien ou de mal parce que Allah peut nous éprouver et nous tester par du bien et par du mal et donc ça ne veut pas dire que si tu as un bien, que c'est un bien pour toi Et ça ne veut pas dire que si tu as du mal, que c'est un mal pour toi. Parce que parfois, Allah te teste par un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il te teste par un mal hein, et que c'est quelque chose de bien pour toi. C'est-à-dire il t'éprouve te, il te, il te, il par une maladie. C'est un bien pour toi parce que ça efface de tes péchés si tu es reconnaissant. Et si tu reconnais que ça vient d'Allah et qu'il te, te, te, qu te teste. Ou il peut t'éprouver par de la pauvreté. C'est un mal, en apparence, mais en réalité c'est un bien. Hein, parce que par cette pauvreté-là, il fait sortir ta patience hein, et ta reconnaissance. et ton, Le fait d'être reconnaissant à Allah et le fait d'être patient. Donc tout ça, ça fait partie des biens. Et il peut t'éprouver par un bien et ça devient quelque chose de mauvais. Dans le sens qu'il te donne la santé et tu ne suis pas reconnaissant où il te donne la richesse, et tu l'utilises dans le mal, et tu, tu tombes dans l'ingratitude, ou des choses de ce genre. Donc le fait qu'Allah te donne le bien, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un bien. Et le fait que qu Allah te, te donne un mal, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un mal pour toi, ou que Allah te veut du bien. Hein? Et c'est pour ça que lorsque la personne dit, Inna ma uti tuhu ala c'est quelque chose qui, que je détiens uniquement. Par ma science c'est-à-dire ma science que Allah me connaît et qu'il il sait que, que ce que je mérite et donc c'est quelque chose qu'il m'a donné parce que j'ai une valeur à ses yeux et tu continues dans le péché eh bien ça c'est une épreuve donc ça Allah donc ne pensez pas hein, que ce qu'Allah vous donne de bien c'est nécessairement un bien, ça peut être une épreuve Et ne pensez pas que ce qu'Allah vous donne de mal, que c'est nécessairement un mal pur. Peut-être qu'il y a du bien dedans. Et il dit ensuite le verset qui suit, un verset 50 لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حظ حقا فلما نزل دأبهم حتى أهل أهلكوا لم يغني عنهم ما كانوا يحسبون حين جاءهم العذاب لشيخ الزي Hein, à la suite, il explique la suite, le verset 50 ainsi parlaient ceux qui ont vécu avant eux mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien hein, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien le chaire, il explique que lorsque Allah dit ceux qui, ont, ceux qui ont vécu avant eux ont dit cette parole là c'est à dire ils ont dit ce que j'ai je, je ne le détiens uniquement que par ma science Hein, que par ma science ou bien que par la science d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc le cheikh, il explique que cette parole ou cette idée, hein, que quand tu as un bien, c'est quelque chose que Allah Subhanahu wa Ta'ala te donne parce que tu es bon ou que parce que tu le mérites, ou bien c'est quelque chose que tu as uniquement par ta science et tu refuses de d'être reconnaissant en Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça c'est quelque chose que les, les peuples se sont se sont transmis. Hein, entre les nations qui ont traité les, les messagers de, de menteurs, ils se sont euh, transmis cette parole et ils l'ont hérité de génération en génération parce qu'ils ne, qu ne veulent pas affirmer à Allah, euh, ils ne veulent pas affirmer à Allah wa une grâce. Ils ne veulent pas affirmer, attribuer ou affirmer cette grâce et qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et euh, ensuite le cheikh il dit donc qu'il ne voit pas aucun droit à Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu. Et le, le résultat de ça, c'est qu'est-ce qui leur arrive toujours Qu'ils finissent par être euh, détruits et qu'ils périssent et que Ceux qu'ils avaient acquis ne leur servir à rien, ne leur a servi à rien, lorsque le châtiment tombe sur eux. Donc le verset 50, 51 et ils furent atteints. Donc, ils furent donc atteints par les conséquences de leur acquis et ceux de ces gens les gens de la Mecque qui auront commis l'injustice seront atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah donc euh, ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut il y a en cela des preuves pour des gens qui croient donc le Cher, il explique ces les deux derniers versets qu'on va lire aujourd'hui ou bien qu'on va aller dans ce dans, cette, dans ce cours euh, donc ils furent atteints par le mal de ce qu'ils ont acquis le شايف دي السيئات في هذا الموضع العقوبات il dit, dit qu'on dit les seiat ici hein le, le, les mal qu'ils ont fait on, on parle en réalité le, des, des, des insan, hein, on les appelle parce qu elles, font, elles, elles font du tort à l'être humain hein, et la elles, elles, elles, elles, elles, elles, Hein, donc, les châtiments d'Allah qui tombent sur les êtres humains, que ce soit les maladies, euh, yani les, les, les désastres naturels, les catastrophes, les accidents, hein, tout ça, ce sont des seyyates, dans le sens que ce sont des châtiments. Ce sont des choses qui, yani qui, que les êtres humains n'aiment pas. Tassou l'insan, ça fait du, du mal à, à l'être humain et سلت خست. à dire, et ceux c'est dire les mécréants de l'époque du prophète Et tous les autres qui viennent après. Ils vont être eux aussi frappés par des châtiments de, par rapport à ce qu'ils ont acquis. Hein? Et le chef, il explique, il dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres qui étaient avant avant eux parmi les mécréens. Et ils n'ont pas été innocents, on ne leur a pas écrit une, une, une, leur innocence ou qu'ils étaient innocents dans les livres d'Allah s.w.t. ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك وأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان صالحا أو طالحا ويقدر الرزق أي يضيقه على من يشاء صالحا أو طالحا فرزقه مشترك بين البرية والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أي بسط الرزق وقبضه لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم لانه لو بسطه لبهوا في الارض فيكون مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو ماده سعادتهم وفلاحهم والله اعلم طيب الشيخ الاكسبليك il dit et après avoir mentionné le fait que ces gens-là ont été trompés par l'argent et qu'ils ont cru à cause de leur ignorance que cela indique hein, la bonne état de, leur, de, leur, de, leur, de, leur, de celui qui la possède hein, parce que les, les, la plupart des coupards c'est comme ça ils pensent que s'ils ont de l'argent c'est parce qu'ils sont bons c'est parce qu'ils sont bien et parce que Allah les aime hein. donc Allah leur répond en disant et leur, leur, les, les informe en disant que l'argent la, la, la, ou le, le risque ou la subsistance et les biens qu'ils ont Ça n'indique pas que Allah les aime Et ça n'indique pas qu'ils sont bons Allah a dit Qu'Allah il dépense Ou il donne de, ses, de la subsistance Avec largesse à qui il veut Parmi ses serviteurs Qu'il soit bon ou mauvais Ou il lui donne une, une limite Ou une restriction Dans, dans sa subsistance C'est-à-dire un le restreignant et un Il lui donne moins de subsistance à qui il veut qu'il soit bon ou mauvais Donc le, le, la subsistance dans l'hospital elle est partagée dans sa création et la foi et les bonnes œuvres, ça c'est quelque chose qu'il ne donne que aux meilleures créatures. Donc qu'est ce qui détermine que quelqu'un à l'aime ou non ce n'est pas s'il si lui donne du bien. Euh, s'il lui donne des biens ou de la richesse ou qu'il le restreint dans les biens et dans la richesse ou non. Qu'est-ce qui détermine si Allah veut du bien ou aime une personne ou non, c'est s'il lui permet d'avoir la foi et de faire des bonnes œuvres. Donc, ceux, à, ceux que Allah وتعالى aime vraiment, ce pas nécessairement ceux qui ont plus de richesse dans la vie d'ici-bas, mais en particulier ceux plutôt qui y euh, Des, ont la foi et font des bonnes œuvres. Il y a en cela des signes pour un peuple qui croit. Le cheikh dit, c'est-à-dire que le fait que Allah donne sa richesse et donne de, ses, de, ses, de, ses, de sa subsistance ou qu'il la retienne à qui il veut, hein, l ilmihim, l ilmihim, Donc, il y a un signe dans ça pour les croyants. Parce que les croyants, eux, savent que cela revient à la sagesse d'Allah et à sa miséricorde. Donc, les croyants savent que si Allah donne la richesse à quelqu'un, ou lui retire, ou lui diminue sa richesse, ou, son, ou, ou ses, ses biens, ou son risque, sa subsistance, que ça, ça retourne à la sagesse d'Allah. Allah il fait ça parce qu'il sait qu'est-ce qui est mieux pour nous Et ça revient également à sa sagesse hein, à sa miséricorde Et à sa miséricorde donc Parfois Allah il sait de l'état de son serviteur hein, Ce que nous on ignore Et donc c'est possible qu'Allah restreigne la subsistance de quelqu'un Par douceur et par bonté envers lui Parce que si Allah ta'ala lui aurait donné et lui aurait ouvert ses largesses et lui aurait donné toutes, sa, toutes ses richesses, eh bien, peut-être qu'il aurait fait de la transgression et du désordre sur la terre. Et donc, étant donné que Allah veut du bien pour ce serviteur-là dans sa religion, et que le, le, bien, de la, et le, le bien dans la religion de quelqu'un, c'est la chose la plus importante pour son bonheur et pour son succès dans la vie, d'ici-bas et dans l'autre et bien Allah prend cela en considération pour le serviteur et il lui diminue de sa subsistance pour justement aider ce serviteur-là dans sa religion pour éviter qu'il transgresse. Et donc ça c'est l'exemple de la sagesse et de la miséricorde d'Allah et c'est la preuve que si quelqu'un a beaucoup, Ça ne veut pas dire que Allah lui veut nécessairement du bien. Peut-être que c'est une épreuve. Et peut-être c'est une source d'égarement pour lui. Et peut-être que si Allah lui donne moins, eh bien, ça se peut que ce soit yani, une, une récompense pour lui et un bien. Et le contraire est possible aussi. C'est-à-dire que ça se peut que Allah hein, donne de la richesse à quelqu'un et que ce soit un bien pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui a peu de patience, et peu d'endurance, et que si ce serviteur-là était pauvre, il ne serait pas capable d'être reconnaissant ou d'endurer la pauvreté et il tomberait dans la mécréance. Alors, parmi les miséricorde pour lui, Allah lui donne de la richesse. Tandis que l'autre, qui euh, peut-être a moins de richesse, hein, il était riche, il devient pauvre, hein, Eh bien, euh, c'était pour le punir parce qu'il a désobéi à Allah, ou parce qu'il a été ingrat, ou parce qu'il a fait des péchés Allah lui a enlevé cette richesse là et, à cause de ça, donc, euh, il, il devient encore plus euh, ingrat et il parle contre la, la, le qadar il critique la prédestination, il critique euh, le décret d'Allah, euh, il commence à insulter le qadar et des choses de ce genre il devient hein, mécréant et il s'égare encore plus donc ça peut être une punition aussi hein, la pauvreté ça peut être une punition comme ça peut être une récompense et la richesse ça peut être une punition comme ça peut être une récompense et, et donc tout dépend en fait de l'attitude la, du serviteur et de sa reconnaissance et de sa patience et de, son, et de sa foi et c'est ça qui est le plus important donc on va s'arrêter ici hein, pour euh, Pour maintenant et puis euh, donc bientôt ça va être la de d'Asr après l'asr on va faire un autre dars Inch'Allah donc euh, on s'arrête au verset 53 c'est le cours euh, donc le prochain c'est le cours 9 Inch'Allah donc subhanakallahu alayhi wa hamdik ashadu ala ilaha ilaha astaghfiru alayhi wa hamdik subhanakallahu alayhi wa hamdik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 Donc à plus tard, salam aleikum wa